Mon frère Rugi nous résistons. De Lyon uni comme nos léchons. Contre nos ennemis nous nous allions. Allah gnie nous les poussons. Allah gnie nous les poussons. Mon frère Rugi nous résistons. Les union unis comme nous l'étions contre nos ennemis nous nous allions Allah gonnie nos lettres du son dès nos frères et compagnons croyance sincère sans trahison au partenaire pour l'union joindre ta terre et ta nation et quand je dis tu es mon frère le sang détruit toutes les frontières réunifiés comme un seul corps notre unité nous rend plus forts nos cœurs se lient de sa douceur À l'ombre bénie de ses faveurs, parmi nous celui qui s'élance, sa flamme joue et dans les songes. Mon frère Eugène, nous résistons, devenons unis comme voulez-vous, contre nos ennemis nous nous allions. Allah qu'il ne l'est pas Tes hommes et frères et compagnons croyants sincères sont trahison au partenaires font l'union rejoins la terre et la nation chaque fois mes frères à mes côtés Mon cœur en terre s'est creux de vacil. Mais à celui que je salue, par la paule main tendue, vas-tu agir ou bien aimer pour accomplir des épopées. Accrochons-nous au câble d'Allah. L'Islam partout triomphera Vas-tu agir au bien-aimé Pour accomplir des épopées Accrochons-nous au câble d'Allah L'Islam partout triomphera Mon frère rugit, nous résistons Des lions unis, comme nous l'étions. Contre nos ennemis, nous nous allions. A l'agonie, nous les poussons.